Dossier 3. Dis-moi qui tu es. Leçon 1. J'adore. Activité 9A. 1. J'adore mon métier. J'aime diriger les acteurs. 2. Je fais des reportages. Mais j'aime aussi faire des photos de mode pour les magazines féminins. 3. Imaginez des coiffures nouvelles, c o i f f e r les femmes pour les fêtes, c'est ma passion. 4. J'aime mon métier parce que j'utilise mon imagination pour créer des vêtements pour habiller les gens. 5. Bien sûr, je fais du pain, mais les croissants, c'est ma spécialité. 6. Aujourd'hui. Vendre des lunettes, c'est créatif. C'est comme travailler dans la mode. Il y a beaucoup de styles, de couleurs. 7. Mon travail est intéressant parce que je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes pour des interviews. 8. Conseiller et vendre des médicaments, c'est important. J'aide les personnes malades. 9 Bien sûr, je soigne les animaux domestiques, les chats, les chiens, les lapins. Mais comme je travaille à la campagne, je m'occupe aussi des chevaux, des vaches, des moutons.